Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume. Je suis dans mon lit, va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, s'en fut Arlequin. Chez la brune Elle répond soudain Qui frappe de la sorte Il dit à son tour Ouvrez votre porte Pour le dieu d'amour Au clair de la lune On n'y voit qu'un peu On cherche à la plume on chercha du feu, en cherchant de la sorte Je ne sais ce qu'on trouva Mais je sais que la porte sur eux se ferma